J'ai 22 ans, je vis dans une belle maison. Les dards ont ta dur, dure. J'irai jamais que j'ai honte. Je sais d'où je viens. Et puis mon père, ma mère et ma soeur sont ce que j'ai de plus cher. Aujourd'hui, je l'assure. L'importance donnée aux autres ne le mérite pas. L'amour et l'amitié sont des biens périssables, intarissables. De larmes dans ma tête, frère. Mes sourires en façade ne sont qu'un effet terme Me taire peut-être que je devrais, mais bon, tu sais, mais bon, tu sais. J'ai tant à dire sur mes plays, y'avait du sel, y'avait du sel. Enfin, retrouver l'amour d'un père. Nager la pêche, mais suffit de rien pour la perdre. Ado, les heures défilaient au rite des slim Je me voilais la face, vivait sans aucun signe d'estime. Mais tu sais, les temps changent et les gens aussi. Femme et argent rendraient même tous les potes, nous aussi. En fait, je un mec bien, mais les